Les éditions de l'avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 26 septembre 1883. Page 3, colonne 4. Nouvelles du Canada L'honorable Monsieur Cochon, ancien lieutenant-gouverneur du Manitoba, est mourant. L'enquête dans l'affaire Sougren, accusée d'avoir tué sa femme, est sur le point d'être terminée. Le changement ecclésiastique dans les diocèses de Québec et Montréal sont nombreux cette année. Une femme, nommée Mathilde Pelletier, s'est suicidée dernièrement à contrecoeur en se coupant la gorge avec un couteau. Les travaux que le gouvernement fait faire à l'embouchure de la rivière Nicolet avancent rapidement. Le port sera bientôt terminé. Daniel Hohorn, âgé de 40 ans, ouvrier au service de la Compagnie des laminoirs de Montréal, est décédé subitement mercredi dernier au moment où il venait de se lever à 5h30 du matin. Alfred Lapierre, 45 ans, domicilié rue Pantaléon, village Saint-Jean-Baptiste, est tombé de sa voiture jeudi dernier en passant dans la rue Notre-Dame et s'est infligé plusieurs blessures douloureuses. Ceux qui ajoutent foi aux prophéties de Vénor prétendent que, cette année, nous aurons un automne chaud à la suite d'une légère couche de neige qui doit tomber au commencement du mois prochain. Les lettres, récemment arrivées de Rome, donnent l'information que le procureur général de l'Ordre de Cito est nommé commissaire apostolique pour s'enquérir de toutes les questions religieuses débattues au Canada. On a trouvé, à Boucherville, le cadavre d'un inconnu flottant sur l'eau et dans un état avancé de décomposition. On suppose que c'est Wilfrid Lemoyne, qui s'est noyé à la traverse de Longueuil il y a quelques semaines. Un nommé, William Connolly, a été frappé jeudi dernier par une locomotive au moment où il passait à la traverse de la rue Lusignan, Montréal. Il a reçu de graves blessures, mais les médecins espèrent le sauver. L'hôtel Windsor, à Montréal, a coûté, meublé et tout monté, un peu plus d'un million. Il paie 3 dollars de taxes par an à la ville, renferme 896 pièces, emploie 210 personnes et consomme 18 000 tonnes de charbon par an. Un nommé Auguste L'Espérance, travaillant au Nouveau-Canal de construction, rue Cadieux, Montréal, a été presque enterré par un bloc de terre et a reçu des contusions très graves aux jambes. Il se trouve actuellement à l'hôpital Notre-Dame. La grange de Monsieur Doré, MPP, située sur le terrain de la station à Yamachiche, a été détruite par un incendie mercredi de la semaine dernière.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 L'agent de police Cartier a rencontré, jeudi, pendant la nuit, un nommé Joseph Trudeau, 36 ans, journalier, ayant sous le bras deux couvertures en laine pour voiture. Il avoua qu'il venait de voler ses couvertures chez Dumène, rue Campo, et le lendemain, il a été condamné à trois mois de prison. L'exposition des produits agricoles et industriels du comté de Saint-Maurice aura lieu le 10 octobre prochain à Saint-Barnabé. Les juges sont messieurs J.B.G. Lajoie, de sainte claire M. Oud, ex-MP de la Rivière-du-Loup, E. Grenier, de la paroisse des Trois-Rivières et Joseph Legris de saint léon Pierre Marguet est le nom d'un vieillard âgé de 106 ans. Ce centenaire est né à la rivière des Prairies, comté de Chalaga. Il demeure à Berthier avec une de ses filles âgée de 80 ans. Il a mendié presque toute sa vie et six de ses filles sont mariées avec des mendiants. Il est aveugle depuis six ans et raconte encore avec facilité ses aventures à ceux qui vont le visiter. Messieurs les abbés François-Xavier Cloutier de l'évêché de Trois-Rivières et El Poitier, curé de Warwick, qui accompagne Monseigneur La Flèche à son voyage à Rome, sont arrivés samedi dernier à Québec par le Sardinian. On rapporte que Monseigneur des Trois-Rivières ne sera pas de retour avant le mois de janvier prochain. Dans la nuit de dimanche à lundi de la semaine dernière, deux superbes chevaux ont disparu des écuries de M. Étienne Beauchemin, de Sainte-Monique, Une jument sous poil noir, le nez et les pieds blancs, d'une hauteur de 4 pieds 2 pouces, et un cheval ongre portant une ligne blanche sur le front et mesurant 5 pieds. Une bonne récompense est promise à celui qui donnera les informations certaines. Une dépêche de l'orignal annonce que le procès de Mann, meurtrier des quatre membres de la famille Cook, est terminé. On se rappelle qu'un meurtre horrible a eu lieu le 2 janvier dernier au Petit Rideau. Il y avait foule considérable à l'audience. Le procureur de la reine était M. H.S. Macdonald et l'avocat du prisonnier, M. J. Maxwell. Mann a fait des aveux complets. Le juge Armour a prononcé la sentence de mort. Mann sera pendu le 12 octobre prochain. Samedi matin, Madame Giroux avait laissé sa maison pour aller traire sa vache à une demi-mille plus loin. Elle y avait laissé deux enfants de 4 et 2 ans et avait fermé la porte à clé. Il y avait un peu de feu dans le poêle. Tout à coup, en se tournant du côté de sa maison, elle aperçut de la fumée qui sortait du toit. Elle s'y rendit en toute hâte et, quand elle ouvrit la porte, la maison était remplie de flammes et il n'y avait aucun moyen d'y entrer. Les deux petits-enfants y ont péri. Mercredi dernier à 2 heures du matin, à Ottawa, un ancien forçat du nom de John Carroll a tenté d'assassiner, à coups de revolver, l'agent de police Kent dans la rue Lombard. Il y a à peine trois mois qu'il est en liberté et, depuis son élargissement, il a dévalisé la maison de Mme Fleming. L'ayant rencontré dans la rue, l'agent de police l'arrêta et, le conduisant à la station, Il fit feu deux fois sur l'agent de police et prit la fuite. M. Keynes l'a poursuivi assez vivement, mais il n'a pu le rejoindre. La semaine dernière, l'acte notarié, par lequel la ville de Montréal consent à renoncer à sa réclamation contre le Grand Tronc, à condition que la compagnie construise une nouvelle gare sur l'emplacement de la station Bonaventure, a été signé à l'étude de Maître J. Durand, N.P. La compagnie s'engage à compléter la nouvelle gare avant la fin de l'année 1885 et a déposé sa garantie de 100 000 dollars à la Banque de Montréal. Le contrat a été signé par le maire et le clerc de la cité d'une part et messieurs Joseph Hickson et Wainwright d'autre part. La croix vient d'être posée sur le nouveau clocher de Nicolet. Elle a 12 pieds de haut et se trouve à 200 pieds du sol. On se rappelle que le clocher, qui avait été construit en même temps que l'église, fut renversé par le vent, n'ayant pas une solidité en rapport avec sa hauteur. Actuellement, l'aspect de l'église de Nicolet ne laisse rien à désirer. La façade en pierre de taille grise, l'élégance des colonnades et clochetons en style gothique présentent une œuvre dont le clocher est le digne couronnement. Les trois nouvelles cloches ont un son magnifique et forment un ensemble harmonieux. Parmi les passagers arrivés dernièrement à Québec par le vapeur « Circassian », était M. Godieu, jeune avocat canadien, dont le nom est depuis longtemps connu du public par rapport au procès de l'archevêque de Tournai. M. Godieu est actuellement chez son père, propriétaire dans les cantons de l'Est, et on dit qu'il a l'intention de tenter une action contre le gouvernement belge pour avoir été emprisonné sans raison, et enfermé pendant plusieurs mois, sans avoir eu la liberté de se faire entendre. M. Gaudiou a reçu du chanoine Bernard comme commission la somme de 140 000 et il a, de plus, l'intention de réclamer 500 000 comme compensation de son emprisonnement injuste. Parmi les avocats dont M. Gaudiou a retenu les services sont Sir Harding Grifford, autrefois procureur général de la Grande-Bretagne, M. Joseph Doutre, C.R. et Monsieur Greenshields de Montréal et l'honorable George Irvine C.R. de Québec.